4. Notre Seigneur ne détourne pas nos cœurs après nos conseils et nous a donné de votre âme comme une miséricorde, car vous êtes les imbéciles.